Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. La frontière burundou-rwandaise du côté de Kenyalourou est ouverte depuis l'avant-midi de ce vendredi. Notre correspondant à Kayanza est en ligne. Nous le rejoignons dès le début de ce journal. Et le conseil de l'ordre du barreau de Bujumbura se dit étonné de l'arrestation suivie de l'emprisonnement à la prison centrale de Mimba de l'avocate Sandra Ndaiseye. Et le porte-parole du ministère en charge de l'énergie a confirmé la suspension de la société East African Region Group qui voulait exploiter le nickel de Moussongati. Voilà pour le sommaire de ce journal. Nous sommes le 30 septembre 2022. Captez écoutez la différence. Le développement de ces titres, nous sommes en ligne avec Patrick Sengioumva, depuis Kanyaruho Patrick, vous me recevez eh Oui, je vous recevez, je vous reçois bien. Merci Patrick, vous confirmez que la frontière euh, entre le Burundi et le Rwanda a été rouverte depuis ce matin eh Oui, j'ai fait sur le lieu, la frontière Burundi-Rwandaise est rouverte, lavant vendredi de ce vendredi. Ah oui, et Patrick, quelles sont les conditions exigées pour les passants Vous avez vu des Rwandais entrer au Burundi et des Burundais entrer au Rwanda. Ah oui, effectivement, euh, je, je me suis entretenu avec euh, euh, une fille qui venait du Rwanda, et il m'a dit qu'il lui a seulement demandé des euh, les, les, les, les, les, les, les documents de voyage. Mais donc, il y a des documents qu'on exigeait euh, ces derniers jours Euh, on dit que euh, ce document est suspendu. Et du côté des Burundais, les Burundais qui entrent euh, au Rwanda, c'est là où ça pose des problème Oui, euh, c'est aussi la même chose parce que là-bas, il y a un euh, Rwanda avec euh, lequel nous sommes entretenus. Donc, euh, il a dit qu'on on lui a demandé seulement le document en rapport avec le Covid-19 seulement, mais pas le document euh, qui lui permet de franchir la, la frontière. Alors, euh, en général, que sont, quel est le sentiment de la population que vous avez sûrement interrogée Donc, euh, il y a là-bas des, des conducteurs, il y a des commerçants, il y a aussi euh, la population environnante de la frontière Burundi-Rwandaise. tous éprouvaient euh, de, des sentiments de joie. Et surtout, les, les habitants euh, de habitant la colline, les Tiendadjuru, qui disent qu'ils vont se développer encore. Merci Patrick. Je rappelle que vous êtes sur la frontière entre le Burundi, entre le Burundi et le Rwanda à Kanyaruho. Il est 13 h minute à Bujumbura. Restez là pour là, peut-être pour d'autres informations que vous pourrez nous donner dans nos éditions ultérieures. Le conseiller de l'Ordre du Barreau de Bujumbura se dit étonné de l'arrestation suivie de l'emprisonnement suivi à Mimba de l'avocate Sandra Naiseye Dans un point de presse animé ce vendredi, le secrétaire de cet ordre indique qu'il y a eu de graves violations des règles élémentaires de la procédure pénale Maître Salvatore Minani signale que l'ordre n'a aucune intention de s'opposer à la manifestation de la vérité dans cette affaire, mais demande la libération immédiate et inconditionnelle de cette avocate qui comparaîtra étant libre en attendant l'issue de cette affaire en instruction supérieure. Sans aucune intention de s'opposer à la manifestation de la vérité dans cette affaire, le Conseil de l'Ordre s'est tout de même étonné de l'arrestation et la conduite à la prison centrale d'Ominima de cet avocate qui était et reste pourtant disposé à coopérer avec la justice. Le même conseil a jusqu'ici remarqué avec consternation de graves violations des règles élémentaires de procédure pénale. En effet, alors que maître Sandra ignorait qu'elle était poursuivie sur quoi que ce soit, on lui a présenté un mandat d'amener afin qu'elle comparaisse devant le magistrat instructeur le 27 septembre 2022. Il faut préciser qu'un tel mandat est généralement décerné contre une personne qui a refusé de comparaître, comme nous l'enseignent les dispositions des articles 116 et 396 du Code de procédure pénale Livre 2. Par ailleurs, pendant l'interrogatoire, Maître Sandra Laïseille n'a jamais été officiellement informée des charges qui pèsent contre elle. Il s'agit d'une situation qui constitue, une fois pour plus, une grave violation du Code de procédure pénale en son article 138, Dernier paragraphe, ainsi que l'article 9, paragraphe 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui se lit comme suit. Tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation et recevra notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre lui. Maître Sandra Naïseille, encore moins ses conseils, n'a pas vu au moment de son arrestation le titre de détention. Le Conseil de l'Ordre demande une libération immédiate et inconditionnelle de Maître Sandra Andaïseye, qui comparaîtra étant libre en attendant l'issue définitive de cette affaire aujourd'hui en instruction. Vous saurez que le parquet général de la République du Burundi a dit que l'avocate Sandra Andaïseye, arrêtée dans le dossier du Dr Sarah christophe ex-directeur général de Kilar Hospital, n'a pas été arrêté à cause de sa profession d'avocat dans une déclaration faite ce jeudi. Le procureur général de la République a fait savoir qu'il a été arrêté parce qu'il a participé à l'élaboration d'un procès verbal fictif de gens qui se disaient membres du conseil d'administration de l'hôpital En Bref, deux nouvelles en international. Nous reviendrons sur les nouvelles d'ici chez nous. Le présumé génocidaire Félicien Kabouga était absent au premier jour de son procès, 28 ans après le génocide au Rwanda. Le procès du financier présumé Félicien Kabouga a démarré ce jeudi 29 septembre à La Haye, aux Pays-Bas. L'ancien homme d'affaires, âgé aujourd'hui de 87 ans, est accusé d'avoir joué un rôle important dans le massacre qui a fait plus de 800 000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. À partir de mercredi prochain, 5 octobre, l'accusation présentera les moyens de preuve et plus de 50 témoins devraient être entendus. Le procès a repris ce vendredi matin. Et fin de la visite à Bamako de la délégation de la CDAO venue plaider la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis le 10 juillet. Les chefs d'état de la Gambie, du Ghana ainsi que le représentant du président togolais n'ont pas fait de déclaration, mais d'après les informations de RFI, Même s'il n'y a rien d'officiel, pour l'heure, avec les multiples interventions, les lignes bougent. La délégation des à Bamako a obtenu donc des résultats. L'affaire des quarante militaires détenus au Mali est certes judicialisée. Mais les autorités maliennes sont de plus en plus pour un arrangement à l'amiable, on constate nos confrères de Radio France Internationale. Lors de la rencontre avec le président de la transition, Assimi Goïta, certains ont constaté que les choses pourraient aller vite pourvu qu'il n'y ait pas de friture sur la ligne, ajoute la même source de Radio France Internationale. Un proche conseiller du colonel Assimi Goïta est également... Optimiste. Il est 13h06 à Bujumbura et sur Isanganeo. Je venais de vous le dire dans les titres. La société East African Region Group, qui avait approché le gouvernement burundais pour exploiter le nickel en commune de Monsangati de la province Rutana, a été suspendue. Précision ce vendredi du porte-parole du ministère ayant l'énergie dans ses attributions et c'était lors de l'émission des porte-paroles des institutions. Dans cette émission publique animée depuis le chef-lieu de la province Kayanza, Alain Diomed Nzeimana, porte-parole du président de la République, a affirmé que les produits pétroliers importés par l'État via la régie des eaux sont suffisants. Les détails sur d'autres sujets évoqués avec Mireille Cagnac. Lors de cette émission publique de ce vendredi, entre autres questions de la presse, c'était de savoir ce qui manque, Pour que les produits pétroliers soient disponibles à l'indiomède Nzeimana, porte-parole du numéro un Burundais, informe que le carburant importé jusqu'ici par le Burundi via la régie des eaux est suffisant. À lui d'ajouter que l'État Burundais est capable d'approvisionner lui-même les stations-services qui ne sont pas en train de livrer ces produits et qu'il en a la latitude lors de cette émission. L'autre question posée, et relative à la relocalisation des habitants de la zone Gatoumba, souvent menacée par des inondations provenant soit de la rivière Arussizi, soit du lac Tanganyika. Sur ce point, Pierre Muriquier, porte-parole du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, a précisé que des endroits pour la relocalisation de ces habitants sont déjà identifiés par l'État burundais et qu'aujourd'hui, l'heure est à la collecte des moyens. Il a en outre précisé qu'il faudrait construire des habitations plus ou moins décentes pour ses habitants avant d'être relocalisés. Quant à la construction d'une digue sur la rivière Ousizi, le porte-parole de son ministère a indiqué que l'Organisation onusienne pour le développement PNUD va assurer cette activité. En ce qui est de l'exploitation des minerais tels le nickel de Moussongati en province Lutana, Leonidas Sindai-Gaya, porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines, précise que le Mémorandum d'Entente pour exploiter ce minerai, un mémorandum entre l'État burundais et la société « East African Regional Group » a été suspendue. Une occasion pour le porte parole du président Burundi d'appeler les agronomes sur le territoire national de veiller à ce que les agriculteurs soient approvisionnés en fertilisant et avec équité. » Mireille Kanyang, Et la mesure de libéralisation des importations de certains produits est salutaire aux yeux des consommateurs de la province Routana. En effet, des agriculteurs de la colline Nébouguigan comme Nébouguimba rencontrés par notre reporter affirment n'avoir récolté que moins d'une tonne par hectare au moment où l'année passée, ils étaient parvenus à plus de deux tonnes par hectare. Et cela se répercute sur le prix au marché qui passe de 900 à 1500 francs bourrondais le kilogramme. Le directeur provincial en charge de l'agriculture à Rutana Pierre Claver et Wagorikunda promet que bientôt la récolte stockée dans les hangars sera vendue pour faciliter la stabilisation des prix sur le marché. Les détails avec Ornella Mucho de Retour de Rutana. Dans les champs de maïs sur la colline de Bouguida, de la commune de Bukemba, dans la province de Lutana, à plus ou moins 10 km du chef-lieu de la province de Lutana, nous rencontrons le scolastique Koleimana, responsable du centre sémencier. Il raconte que cette année... Il y a eu la mauvaise récolte du maïs suite à la sécheresse de son côté. Le multiplicateur de sémences sur cette même commune de Wigiga, Jean-Claude Mundiza, indique qu'à part ce changement climatique, le retard des engrais chimiques a influencé cette mauvaise récolte. Et comme conséquence, les prix continuent à grimper dans différents marchés, comme à et à Rutana. Depuis l'année passée, le prix passe progressivement de 900 à 1500 francs bruts au kilo. Le directeur provincial en charge de l'agriculture à Rutana, Pierre Golikunda, affirme cette mauvaise récolte à Rutana, dont la perte varie entre 15 et 20 Il tranquille que la mesure de libéralisation des importations de différents produits, dont le maïs, facilitera La, normalisation des prix. la production, bien que a dans toutes les communes à travers l'Algesa, il y a un prix de la production qui a été vendu par la population et qui sont maintenant dans les hangars de stockage. Nous attendons mmh. vers la fin de ce mois-ci ou en début du mois d'octobre. Nous espérons que cette récolte sera mise en place. Sur le marché, c'était aussi le prix qui est dans les hangars de stockage pour faire face à la flambée et des prix de cette danger qu'on observe pour le moment. On voit les, les souhaits de la population et l'État doit répondre aux préoccupations de la population. C'est pour cette raison que la libération de l'importation fait partie de cette initiative de l'État pour essayer de stabiliser. Il conseille toutefois les cultivateurs de protéger les sols et lutter contre le changement climatique. On est en train de travailler ensemble en synergie, l'administration le ministère de l'agriculture de l'élevage et les unéphomie afin de trouver une solution durable donc on est en train de faire tout ce qui est possible pour qu'il y ait une grande production des angres. Mm -hmm. autre chose c'est de sensibiliser les agriculteurs à utiliser des semences sélectionnées parce que si on utilise des semences non sélectionnées là aussi c'est une des causes de la faible production autre chose qu'on est en train de faire c'est de sensibiliser la population les agriculteurs à la protection de l'environnement, en traçant les courbes de niveau sur les bassins versant, en plantant des plantes agroforestières, mais aussi des plantes forestières sur les, les sommets des collines afin de limiter à tout prix l'érosion. Que ce soit les cultivateurs et les commerçants, tous se réjouissent de la nouvelle mesure de libéralisation des importations de différents produits, tout en espérant qu'elle pourra stabiliser les prix du maïs, notamment. C'était le reportage d'Ornella Mucho de retour de Routana, et pour boucler ce journal, je l'apprends en même temps que vous, dans la capitale burkina Ouagadougou. Des tirs ont été entendus ce vendredi matin 30 septembre tôt dans la matinée selon des sources sécuritaires et des témoins cités par RFI. Ces coups de feu ont eu lieu dans nos quartiers ministériels et dans nos camps militaires d'Obabassi. des militaires ont été déployés à Ouagadougou, des routes ont été bloquées, des soldats déployés dans la ville notamment près de la RTB. Et dans le centre-ville, les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina RTB qui avaient repris leurs émissions dans la matinée sont à nouveau coupées. Le personnel a été invité à rester chez lui. Mais le calme règne en cette fin de matinée à Ouagadougou. Les écoles sont fermées et les enfants renvoyés chez eux. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est par cette nouvelle du Burkina Faso que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en ordre par Eric Ouimana au micro. Jean Bosco Ouimana, un très bon après-midi.